Auditrice, amis éditeur, bonsoir. Vous êtes bien sur RGM, 107 MHz, très bien. Euh, avec François, pour lire, si vous voulez bien, le calendrier des esclavages <coughs> et des libérations. Que s'est-il passé le 12 août Le 12 août 1839, en Grande-Bretagne, la convention chartiste, le Parlement du Peuple, avait fixé la grève générale pour ce jour. Mais s'étant rétractée, elle laisse au peuple Le soin de décider. 1875, Grande-Bretagne. <coughs> les droits syndicaux sont consolidés par le Conspiration and Protection of Property Act. Il abolit le Criminal le Law Amendment pardon, Act de 1871. Il autorise sans ambiguïté les, les piquets de grève. <coughs> le droit de coalition est garanti. D'autre part, l'Employers and Workmen Act... Assimile l'emploi à un simple contrat soumis à la loi civile. Les salariés sont mis sur pied d'égalité avec les patrons. 1888, Espagne. Congrès constitutif de l'Union Générale des Travailleurs. 1906, France. Fin de la deuxième grande grève des forges d'Enbon. Pendant 118 jours, les ouvriers ont tenu bon malgré les dragons de Clémenceau. <coughs> La, pri la privation et la misère ont eu raison de la résistance des grévistes. Ils reprennent le travail, la rage au cœur, pour quelques sous d'augmentation par jour. 1953, Égypte. Deux leaders syndicaux sont pendus suite à une grève dans un centre industriel. Pas au Moyen-Âge. En Égypte, en 1953. 1953 encore, mais en France, la grève se généralise. L'Agnel se durcit. Il décide de réquisitionner les travailleurs et de poursuivre ceux qui n'auront pas repris le travail le 18 août. On était peu de temps après la guerre. Parmi les travailleurs qui faisaient grève, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient subi les conséquences de la guerre, de l'occupation, de la déportation, de la captivité, qui avaient fait partie de la résistance. Eh bien voilà comment les remercier. 1953, URSS, explosion de la première bombe, thermonucléaire. 1978, <coughs> Chine, Japon, le traité de paix et d'amitié entre les deux pays met fin au conflit qui les opposait pendant la seconde guerre mondiale. 1981, Pologne, le syndicat Solidarité invite la population à renoncer aux marches de la faim et aux grèves avant l'ouverture de son premier congrès national. Le 5 septembre, donc 1981. 1982, Portugal. Le Parlement approuve la nouvelle constitution. Elle prévoit l'extinction du Conseil de la Révolution ainsi que la réduction des pouvoirs du Président de la République. Ainsi que la réduction des pouvoirs du Président de la République. Vous entendez ça Le 13 août, 13 août 1521 au Mexique, sur la place des Trois Cultures à Mexico, on lit « Le 13 août 1521, bien que héroïquement défendue par Cuauhtémoc, la ville de Tlatelolco tombe aux mains de Hernando Cortés. Ce ne fut ni un triomphe ni une défaite, ce fut la naissance douloureuse du peuple métis qui forment le Mexique d'aujourd'hui. 1762, Cuba. Les Anglais prennent la Havane. 1766, Mexique. Première grève des mineurs contre Don Pedro Romero, compte de Regla. Les grévistes ne demandent ni une augmentation de salaire, ni une amélioration des conditions de travail, mais le maintien des avantages acquis concernant le paiement des heures supplémentaires. 1916, Mexique, décret de Carranza contre les travailleurs. On châtira de peine de mort, premièrement, ceux qui incitent à une grève et qui organisent des réunions où elles se décident. Peine de mort. Deuxièmement, ceux qui détériorent la propriété des entreprises. On vous en compte un peu, détériorer la, la propriété des entreprises, c'est un crime. Hein crime puni de mort. En 1766, hein, ah oui, et puis au Mexique, c'est loin. 1916, Mexique encore, décret de Caranza contre les travailleurs, donc. 1917, Espagne, une grève générale organisée par une, un comité révolutionnaire se transforme en insurrection dans les Asturies. Elle sera réprimée par l'armée. L'armée pour réprimer une grève. Voilà. Moi qui pensais naïvement qu'une armée servait uniquement à défendre la population d'un pays contre les intentions belliqueuses d'un pays voisin. Eh bien, voyez-vous, l'armée peut servir aussi à tuer les gens qui ont payé des impôts pour acheter les fusils, les uniformes, etc. 1924, Tunisie. Les dockers de Tunis engagent une grève pour l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation des salaires. 1944, France. La gendarmerie de l'île de France et de l'Orléanais passe à la résistance. Ah, quand même, des bonnes nouvelles de temps en temps. 1944, France, la gendarmerie de l'île de France et de l'Orléanais passe à la résistance. Bon, maintenant, on était le 13 août, hein, 13 août 1944. Entre le 6 juin et le 13 août 1944, les gendarmes de l'Orléanais avaient eu le temps de réfléchir et de se rendre compte qu'il était un temps, grand temps, de verser du côté du futur vainqueur, qu'il n'aurait pas été vraiment prudent, euh, <coughs> au moins pour son avancement, de continuer à rester pétainiste, alors que ça était, euh, la mode était passée, là, hein, le, le général de Gaulle était au pouvoir et, et de façon à peu près hein, assurée. 1956, Tunisie, promulgation d'une législation qui accorde l'égalité à la femme. 1961, République démocratique allemande. À 2h du matin, une ligne de barbelés avec des chevaux de frise est érigée par les membres de la police politée, populaire pardon, et des groupes de combat des usines à la limite du secteur est de Berlin. Cette haie de barbelés sera remplacée par le mur de Berlin. 1963, congo braza Euh, révolte populaire à l'instigation des syndicats et sous la poussée des paysans, chômeurs et lycéens. 1970, Chili. Les USA coupent l'essentiel des crédits précédemment accordés au Chili. 1975, Portugal. Le COPCON publie un document qui rejette à la fois la position du Parti communiste et celle de Melo Antunes et préconise la mise sur pied de conseils de villages, d'usines et de quartiers. <coughs> de quartiers. 1976, palestinien Liban. Fin du crime fasciste de Tal al-Zatar. Après 52 jours de résistance acharnée, le camp palestinien est évacué. Les massacres systématiques continuent, même au moment de l'évacuation. Six mois plus tard, la Croix-Rouge de Genève fait état de 2 disparus. 1977, France. Marche non-violente de 50 000 paysans, ouvriers, écologistes, à l'intérieur du périmètre du camp militaire du Larzac. 1980, Afrique du Sud. Oscar M P. P Mpeta, M.P. Hein, Mpeta, 71 ans, un des fondateurs du SACTU, c'est-à-dire South African Congress of Trade Unions, est arrêté. Une campagne internationale demande sa libération. 1980, France, une journée d'action à Boulogne-sur-Mer démontre l'ampleur du malaise des marins-pêcheurs. En dessous, il est écrit, « N'importe quel despote peut contraindre ses esclaves à chanter des hymnes à la liberté, signé Mario, Mariano Moreno, 1810. 14 août. 14 août 1900, une expédition internationale sous contrôle allemand reprend Pékin et dégage les délégations étrangères assiégées par les boxers. 1904, Pays-Bas, la deuxième internationale réunie à Amsterdam condamne la guerre. Les représentants du Japon, Katayama Sen et de la Russie, Plekhanov, pays ennemis en guerre depuis sept mois, se serre la main sur le podium. 1920, Italie, l'Ordine Nuovo publie son programme rédigé par Gramsci, « Étudier l'usine capitaliste, mais non comme une organisation de la production matérielle, étudier l'usine capitaliste comme une forme nécessaire de la classe ouvrière comme organisme politique, comme territoire naturel de l'autogestion » de l'autogestion. Vous entendez ça un peu En 1920, en Italie Oh 1935, USA, vote du Social Security Act. Suite à la crise économique de 1929 et à une nouvelle politique économique de Roosevelt, le principe de la non-intervention de l'État est remis en cause. Cette loi instaure une assurance sociale pour les invalides, les chômeurs et les veuves. Si c'est cette loi qui a introduit l'expression sécurité sociale dans le langage juridique, il est exagéré d'en faire l'acte de naissance de la sécurité sociale moderne. Mais c'est tout un début quand même. 1941, Pologne s'étant offert librement pour remplacer un père de famille condamné à mort par la faim dans le camp de concentration à Auschwitz, le père Maximilien Kolbe meurt après une injection de phénol. Son cadavre est brûlé. 1951, Canada, grève à l'impérial Tobacco. 1973, France, invasion des forces de l'ordre, forces de l'ordre étant, étant, entre guillemets, bien entendu, de l'ordre, un certain ordre, hein, au profit d'une certaine classe sociale, dans l'usine LIP occupée par les ouvriers. 1976, Irlande du Nord, à Belfast, 10 000 femmes, les « Mothers of Peace », Les deux des deux confessions manifestent pour la paix. 1980 Corée du Sud. Deux mois après les événements de Kwangju, on fait le bilan 190 morts, plus de 30 000 arrestations, 7 000 radiations de fonctionnaires, plus de 200 suspensions de périodiques. La répression continue et s'applique et s'appelle pardon campagne de purification, Corée du Sud, hein, je répète, pas en Corée du Nord, Corée du Sud, et s'appelle campagne de purification. À Séoul, le procès du principal opposant, Kim dae Jung commence. La, le visa est refusé à une mission d'amnestie internationale. Le visa est refusé à une mission d'amnestie internationale. Ça vous étonne Pas moi. 1980, Pologne. Les 17 000 ouvriers des chantiers navals de Gdansk Cesse le travail pour protester contre le licenciement d'une militante du petit syndicat libre de la côte baltique, Anna Valentinovic. 1983, Pakistan, début de la campagne de désobéissance civile lancée par le mouvement pour la restauration de la démocratie. une petite revue de presse, euh, comme ça vite fait, Benalla, de nouveaux éléments enquêtes, contradictions deux semaines après la, les premières révélations du monde, le scandale Alexandre Benalla ne s'essouffle guère, le poids sur les dernières informations oh si, ça s'essouffle un petit peu quand même, bah oui parce que ça c'était le journal du, c'était le Vosges matin du jeudi doux, 2 août hein ça fait déjà un certain temps vous voyez bien que les choses euh, il suffit de laisser faire le temps et puis euh, euh, on finit par tout oublier Mais oui, les conséquences de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, l'Algérie, le, euh, le, le glyphosate, etc. Il suffit de laisser faire le temps. Et puis, et puis on oublie. On oublie. Et, on, et parfois, on subit une deuxième fois ce qu'on a déjà subi une première fois, malgré qu'on avait juré qu'on ferait tout le nécessaire pour que ça ne recommence pas. Hein ben oui, ben voilà, c'est comme ça. C'est l'espèce humaine qui est comme ça. Valruy a dit... Valru. Industrie, le tribunal tranche. Le verdict est tombé mercredi en fin de journée. Le projet de reprise de Valru Industrie proposé par Côte d'Amour a été retenu par le tribunal de commerce de Paris. La partie confection est donc reprise, mais la filature et le tissage sont en sursis. Vous voyez, vous voyez, bon voilà, on perd des emplois, on perd des... les commerçants perdent des clients ben oui, parce qu'à force de limiter les salaires, de, de, etc., etc., de limiter les emplois, eh bien, euh, on met l'économie euh, internationale, nationale, locale euh, en péril. Et quand l'économie va mal, eh bien, les salariés vont mal, bien sûr, les impôts vont mal, la sécurité sociale va mal et les commerçants vont mal aussi. Hein euh, ouais, tout se tient Tout se tient. L'argent l'argent dans la société, dans l'économie, c'est comme le sang dans le corps, le corps humain, par exemple. Imaginez que tout votre sang se rassemble dans vos jambes. Eh bien, le, le cerveau, les poumons, le cœur, etc., n'accepterait pas cette situation bien longtemps. Hein Il donnerait vite des signes de découragement, des signes de, de fâcherie, de colère, de mécontentement. Eh oui, eh oui, oui, oui. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, empêcher l'argent de circuler, attasser l'argent dans des coffres, l'immobiliser, eh bien, c'est prendre de grands risques avec. Avec la, de la... avec la santé de l'ensemble de la société. Mais où sont passées les hirondelles À Arche, on se pose la question. Les amoureux de la nature et des oiseaux constatent une diminution du nombre d'hirondelles présentes dans la commune. À Arches, au sein de la résidence Saint-Antoine, un site continue d'accueillir ces animaux. Alors, on voit trois nids, quatre nids, dont, ben, dont deux sont vides. Eh oui, déjà, eh oui, il y en a deux dans lesquels on voit pointer un peu des petites hirondelles. Euh, bon, oui. Bon, C'est signe qu'il euh, y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien. Le glyphosate, par exemple. Et puis, et puis d'autres choses, bien sûr. Rix à, o, à Orly. <coughs> les rappeurs Booba et Harris en détention provisoire. Euh, les rappeurs Booba et Harris poursuivis pour leur implication dans une bagarre générale à l'aéroport d'Orly, ont été écroués dans la nuit du vendredi à samedi dans l'attente de leur procès renvoyé au 6 septembre. Alors c'était le 5 août Alors, est-ce qu'ils vont rester en prison du 5 août jusqu'au 6 septembre euh, inclus euh, Ben, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner la réponse. Voilà. Alors, euh, rap, rap, oui, euh, rap, bien sûr, bien sûr, mais rap, pas forcément bagarre quand même. Est-ce que ça va obligatoirement ensemble Ce n'est pas du tout sûr. Hein Le rap, c'est une façon de, de parler, de s'exprimer. Hmm Un jogger encorné par un chamois, alors celle-là elle est bonne, alors vraiment, moi je, je m'attendais à tout, mais pas à ça, les chamois, le petit animal paisible, craintif, ah ben tiens, un jogger bizantin de 24 ans était chargé vendredi vers 19h30 dans la montée vers la citadelle, durant son footing, et à Besançon Oh, ah oui, en pleine ville, la corne du chamois a traversé sa cuisse. Transporté aux urgences, il en est ressorti avec douze points de suture. Alors on voit le gars en photo, là, allongé sur un lit, avec le, le, la, la, la jambe, la cuisse bandée, et il s'efforce quand même de sourire. Hein. Ben oui, il en veut pas où, Il n'en veut pas trop au chamois. Ben, le chamois il n'a pas fait exprès. Hein, les chabouins, c'est comme ça, ils ont des cornes. Alors, de temps en temps, quand ils se figurent qu'on veut leur faire du mal ou qu'on a l'intention de, de, de. Eh bien, voilà, des fois, ils se, ils se vengent. Mais bon, hein, ils ont l'excuse le, le, d'être seulement des animaux. Ils ont des petits cerveaux par rapport aux nôtres. Hein? Nous, on, fait des... on a des beaucoup plus gros cerveaux et on fait, on fait des guerres, des massacres, des... des génocides, des cas de concentration, des bombardements massifs, etc. Les chameaux, ils ne font pas tout ça, eux. <coughs> de temps en temps, il y en a un qui donne un coup de corne à un promeneur qui ne lui a rien demandé. Qui... Bon, enfin, voilà. Mais c'est de temps en temps seulement. Hein. voilà Attaque au drone, Maduro promet la punition maximale. Le président vénézuélien Nicolas Maduro se prépare à répondre avec fermeté à la tentative d'attentat dont il dit avoir été la cible. <rire> Samedi, à Caracas, il a pointé du doigt son homologue colombien. Alors, homologue colombien qui est un tout petit peu manipulé bon, par un autre pays, beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant et beaucoup plus influent. Et voilà, euh, alors on utilise euh, les forces de, de, plus ou moins officielles d'un pays pour commettre un attentat dans un pays qui ne nous plaît pas, et on fait une pierre deux coups, parce qu'en même temps, on, on relance l'animosité entre les deux pays voisins, qui vont peut-être se déclarer la guerre, et à qui on va pouvoir vendre des armes aux uns, aux uns seulement, pas aux autres, sauf, au bout d'un certain temps, on peut vendre aussi aux autres, on va aux deux camps. Oh oui, les armes, ça <coughs> ah oui. et le commerce des armes, c'est un co euh, commerce qui est très très lucratif. <coughs> Ce qui est lucratif aussi, c'est le commerce de l'eau. Nestlé Water, Water, oui, comme les Water, hein? pareil, hein? Nestlé Water. Hein? oui. <rire> euh, Nab de Vitel, ils répondent à l'ex-PDG de la Société des eaux. Jean-François Fleck et Bernard Schmitt du collectif Eau 88 Pour qui roule aujourd'hui M. Boulomier eh bien, il, il roule pour les industriels, euh, pour Nestlé, Nestlé Water, une société internationale. <rire> Comme disait l'autre, le capitalisme apatride, eh bien, c'est un renard libre dans un poulailler libre. Que, de, de quoi vous plaignez-vous La liberté La liberté pour tout le monde Eh oui La liberté pour le renard et la liberté pour les poules. Tout le monde est libre dans le poulailler C'est ça le libéralisme économique internationaliste apatride <coughs> Ben oui. états unis naufrage mortel sur le lac du Missouri. <coughs> Une microstation de ski au cœur du royaume du Lesotho. Et Marion Maréchal Le Pen. Le Pen en couple avec un italien, la presse italienne s'est enflammée cette semaine après la publication de photos de Mario Maréchal, figure de l'extrême droite française dans les bras d'un militant de la Ligue du Nord, extrême droite, Vincenzo Sofo, sur une plage de Ligurie. Ils sont jeunes, 28 ans pour elle, 32 pour lui. Ils sont tous les deux photogéniques, ils partagent les mêmes idées politiques. Rému résume la Gazzetta del Sud en reproduisant les photos révélées par le tabloïd italien. Voilà. Ben oui, ça commence, vous voyez, je vous disais. Eh, eh, Mussolini, il est mort, mort et enterré depuis longtemps. Sauf que, sauf que, hein, Adolf Hitler, il est mort et enterré depuis longtemps. Sauf que, L'opposition s'organise contre la suppression de TGV. Publicité dans la presse, motion unanime à la, ré, à la région. Slogan contre le gouvernement et pétition en ligne. La grogne monte dans les Vosges au sujet de la suppression des TGV, notamment à Neuchâteau où la résistance s'organise. Affaire Benalla. Le château le château sous pression. Le château, c'est-à-dire euh, Versailles, hein Non, pas Versailles. Non, non, non. Pas Versailles. L'Elysée. Le, ah, bon. Eh bien, hein, ça arrive qu'on se trompe quand même. Un ministre de l'Intérieur pas très informé, un préfet de police, dénonçant les dérives individuelles, une opposition remontée qui veut que Macron s'explique. L'affaire Benalla ne faiblit pas, au contraire. Oh, ne faiblit pas. Attendez, attendez. Ce journal est déjà vieux. Hein. Cherchons voir la date. Cherchons voir la date pour voir. C'était le 24 juillet. 24 juillet, on avait oublié, non Vous ne trouvez pas Oh, il faut garder les vieux journaux pour jeter un petit coup d'œil de temps en temps, pour voir comment la situation évolue. Ben oui, pour se rendre compte, si aujourd'hui la situation évolue, il faut se comparer par rapport à hier, avant-hier, euh, à la semaine dernière ou moins d'avant. Ben oui, sinon, l'évolution, euh, elle a besoin du temps pour se manifester. Rencontre Trump-Junker sous haute tension à la Maison-Blanche de l'ascar de la même espèce. Allons allons allons. Une pierre de 100 kilos se décroche du mur des Lamentations à Jérusalem. Ben voilà de quoi se lamenter. Le patron de Fiat est décédé. Ben bon, euh, non, pourquoi Bon, euh, oui, bon, il est décédé, voilà, le patron de Fiat. Et oui, prélèvement à la source, les derniers réglages. On en est à faire les derniers réglages. Enfin, on en a été à faire les derniers réglages. Faute politique, Benalla s'explique. Et les Pro-Demange organisent la riposte vendredi 27 juillet 2018. Après avoir indiqué sa démission aux élus communautaires, le président Michel Demange a fait voter son maintien par ses vice-présidents. 9 sur 10 l'ont fait et se rangent aujourd'hui derrière un communiqué pour ne pas réagir. Ils se rangent derrière un communiqué. Alors un communiqué, c'est une feuille de papier en général d'assez grand format. Puisqu'il euh, y a 10 personnes à, à, à cacher derrière le communiqué. Voilà, une grande feuille de papier. Il se range derrière le communiqué. Erdogan, Trump, la tension monte. Le président turc Recep Tayyip, Tayyip Erdogan s'est montré inflexible et offensif. Après la décision prise par Donald Trump, Trump dirait Jean-Luc Mélenchon, Trump, d'augmenter les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium de son pays. C'était le dimanche 12 août. Alors, est-ce qu'ils se sont calmés depuis l'un et l'autre L'un ou l'autre Eh bien, je ne peux pas vous dire. Euh, on en a pu parler. On a pu parler, bah oui, il faut dire que la télé, elle avait à, à parler euh, de la chaleur, euh, de la fraîcheur de l'eau salée sur les plages, euh, euh, le Tour de France, les matchs de foot, euh, euh, etc., etc. Alors, euh, interdit en France, point d'interrogation, le Roundup, qui est euh, bon, paraît-il, pour, paraît pour euh, traiter les allées et les terrasses prêtes à l'emploi, détruit jusqu'aux racines, euh, laisse le sol propre. Bon marché facile d'usage, le glyphosate euh, est le désherbant le plus vendu au monde. Mais il y a un paysan aux États-Unis qui a gagné un procès contre Monsanto, et puis il y a euh, un paysan français qui se trouve un peu dans le même cas. Hein Alors, euh, non, un jardinier américain et un paysan français. Et puis, il y en a bien d'autres. Ces deux-là ont décidé de se battre. Quoi qu'il leur en coûte, euh, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne se battent pas ne sont pas des victimes. Ce sont des victimes plus ou moins, on ne dirait pas consentantes, non, mais résignées. Fontenay-sous-Bois, première ville française à paver ses rues au nom de tous ses déportés. Inspirée de ce qui se fait en Allemagne, Fontenay-sous-Bois va devenir la première ville française à rendre hommage à tous ses déportés avec des pavés de la mémoire. Ils vont être placés devant les habitations des juifs ou des résistants arrêtés. Bravo. Il ne faut pas perdre la mémoire, surtout pas. Un électeur qui perd la mémoire, ça devient un électeur imbécile. Un vieux Corse. Un vieux Corse vit depuis plus de 50 ans dans la montagne. Il aimerait bien planter les pommes de terre dans son jardin, mais il est tout seul, vieux et faible. Il envoie alors un mail à son fils qui est incarcéré au Beaumet, à Marseille, pour lui faire part de son problème. Deux points, ouvrant les guillemets. Cher Doumé. « Je suis très triste car je ne peux pas planter les pommes de terre dans mon jardin. Je suis sûr que si tu étais ici avec moi, tu aurais pu m'aider à retourner la terre. »« Ton père qui t'aime, Pascal. » Le lendemain, le vieil homme reçoit une réponse. « Cher père, s'il te plaît, ne touche surtout pas au jardin. J'ai caché ce que tu sais. Moi aussi je t'aime, ton fils d'Oumé. » À 4 heures du matin, arrive chez le vieillard la brigade antiterroriste, le GIGN, les RG, la dna t parce que c'est la CIA, et le FBI, et même TF1, France 2 et France 3. Ils fouillent tout le jardin, millimètre par millimètre, et repartent bredouilles. Quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, le vieil homme reçoit un nouveau mail de son fils. Cher père, je suis certain que toute la terre du jardin est désormais retournée et que tu peux planter tes pommes de terre. Je ne pouvais pas faire mieux. Signé Doumé. International, le nombre de migrants, ça représente 3% de la population mondiale. On avait 4,5% de migrants dans les années 60, dans les pays riches, dont 1,5% en provenance des pays du Sud et 3% de Nord-Nord. Aujourd'hui, on a toujours 3% de Nord-Nord, mais le Sud-Nord représente 8,5%. Les inégalités en fait, de revenus entre les pays jouent un rôle important. Mais quand on veut expliquer l'évolution migratoire entre les années 60 et aujourd'hui, en fait, cette composante-là joue un rôle relativement limité parce que les écarts de revenus n'ont pas tellement changé. On avait déjà des grosses inégalités dans les années 60. Les inégalités sont toujours très importantes aujourd'hui. Là où on peut expliquer les changements, c'est avec les conflits euh, et avec les changements en termes démographiques. Donc, ce n'est pas tellement que les pays en développement ont envoyé une proportion plus grande de leur population vers les pays riches. C'est simplement lié au fait que la masse de gens concernés par cette propension à migrer a, a doublé, a été multipliée par 2,5 à 3. On a peut-être 2 à 2 et demi de la population des pays en développement qui est, qui est à l'étranger et qui est dans les pays riches. Tout le monde pense qu'on euh, a un flux de migrants, que tout le monde veut partir, tout le monde veut quitter son pays. Quitter son pays, c'est une décision très difficile. Mm -hmm. En prenant les effets investissement, commerce, Euh, les remises euh, monétaires eh bien on arrive en moyenne à tout niveau de développement à des effets positifs partout il faut être conscient que si on met des barrières migratoires ça vient réduire l'efficacité de notre politique de développement j'ai gribouillé 10 phrases Et euh, Georges Verprat a appelé au téléphone le directeur du journal Parler. Et le gars a dit « Vous foutez du monde !»« Cinq minutes avant le journal Parler, vous me demandez de lancer un appel d'initiative privée, mais il y a des règles administratives, moi, ça ne dépend pas de moi de lancer un appel. » Et alors, c'est Georges Verprat, on peut dire, qui a sauvé la situation. Il a pris l'appareil, il lui a dit « Écoutez, monsieur, demain matin, ça dépend de vous, peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal, et que vous lirez en prenant votre café, qu'on a encore ramassé des hommes, des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris parce que nous vous avons demandé ça et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative vous serez obligé de vous dire c'est ma faute et le type est resté bah bah, euh, quelques secondes et puis avec beaucoup de courage Bon, il a dit écoutez vous avez raison dictez moi votre texte et je l'ai dicté par le téléphone et il l'a lui-même lu à la radio et Immédiatement après, je bondis dans la voiture, euh, comme une trompe, je traverse Paris pour aller rue François 1er au studio de Radio Luxembourg. J'arrive en bombe et je leur dis, voilà, la radio française vient de passer ce papier, je ne voulais pas être en retard, et il est temps de me donner le micro. Euh, bon, et, et, et ils m'ont donné le micro, et là, alors, c'est moi qui l'ai dit. Il n'existe aucune version sonore authentique de l'appel. Celui-ci a donc été enregistré par l'abbé Pierre le 4 octobre 1993. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont... Plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreurs, les sites d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleurs nous aient rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci. Je suis un privilégié, tu es un privilégié Il est un privilégié, nous sommes des privilégiés Vous êtes pauvres Quand tu gagnes de l'argent, c'est toujours sur le dos des gens Tu voudrais paraître honnête et tu nous pisses sur la tête Tu passes toutes tes journées tranquillement à magouiller Et quand tu te fais gauler, tu dis que t'as pas fait exprès je suis un privilégié, tu es un privilégié Il est un privilégié, nous sommes des privilégiés Vous êtes pauvres, tes salaires sont indécents Tu donnes rien, mais tu prends À tour de bras tu magouilles, et tu t'en mets plein les fouilles Mais t'es malin, pour te payer, tu t'accapares les marchés Tandis que tu nous vilipendes, tu empoches tous tes dividendes je suis un privilégié, tu es un privilégié Il est un privilégié, nous sommes des privilégiés Vous êtes pauvre T'aimes pas le mot cotisation Tu lui préfères un autre nom Tu appelles ça des charges sociales T'as rien à foutre de la morale je suis un privilégié, tu es un privilégié, il est un privilégié, nous sommes des privilégiés. Vous êtes pauvres. Et pour comble de méchanceté, c'est nous que tu traites d'assister. Nous accusant de tous les maux, tu nages en paradis fiscaux. Tu licencies, délocalises, en proclamant que c'est la crise. Tu mets des familles à la rue, tu vas chez Dior, on est tout nu. Si tu crois que ça va durer toujours, laisse-moi te dire que tu te gourres et qu'un jour tout ça va finir. Dans ta bouse, tu vas croupir. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer tout. Il le l'EMOI pendant l'occupation. L'EMOI vient mouvement ouvrier immigré qui a été... Euh, Qui a été créé en 1923-24 par le Parti communiste français, qu'à l'époque son siège, enfin ses baraquements, se trouvaient rue Mathurin Moreau à Paris. C'est là qu'il euh, y avait des, des immigrations, qui n'avaient pas le droit de, de participer à une partie, euh, dans un parti politique ou ni dans un syndicat, car à l'époque les lois étaient très très strictes et on. Immédiatement, on les expulsait de France. Alors, on euh, ils ont créé euh, le mouvement ouvrier immigré. Et ce mouvement ouvrier immigré, donc, euh, qui, qui avait à peu près une dizaine de nation, nationalités enfin, d'immigrants, il y avait des Arméniens, des Italiens, des Espagnols, des Allemands aussi, il y avait. Enfin, antifascistes toujours. Voilà. Cela, euh, après l'occupation de la France, cette MOI s'est transformée en Front National. Front National qui était toujours aussi une organisation, euh, une organisation amenant de, des partis communistes. Je vous dis partis communistes parce que c'était effectivement cela. Maintenant, que les, les membres ils étaient communistes ou non ou, ou sympathisants, ça c'est au public d'apprécier. Euh, euh, donc, le, donc, le Front National en 1942 jusqu'en début, début 43 ce Front National existait et s'est transformé ensuite en Front Terreur et Partisan par, parce qu'il y avait les FTPF. Front et Partisan, c'est ça. Mais seulement, dès, dès le milieu de 1942, il y avait Jean Moulin Qui, qui demandait toujours euh, des armements pour ces groupements combattants qui n'avaient pas d'armes, <rire> c'est-à-dire qu'ils se battaient avec des, des armes rudimentaires, et souvent ils, ils avaient des dégâts des davantage que, euh, que, que, de, euh, que de victoire. Alors, il, euh, Jean Moulin a demandé à général de Gaulle de. de, de, de, de de permettre de quelques parachutages, euh, des armements de parachutage, à ces groupements. Mais le euh, général de Gaulle, étant donné qu'il qu ne connaissait pas exactement l'état d'esprit de ces, de ces personnels, de ces combattants, il, il était réticent, en disant que, oui, mais si ces gens-là, anarchiquement, ils essaient d'abattre, de, de, de tuer des Allemands, les Allemands vont prendre des centaines de. De, euh, de personnes en otage et ils vont fusiller. Alors, il a dit, donc, on ne peut pas. Si, par exemple, il, si, par exemple, un peu plus tard, il dit à Jean Moulin, si, par exemple, s'ils si acceptaient de se soumettre à un seul commandement, le commandement de de, de, de ce qu'on dit, par exemple, gaullisme à l'époque, voilà. c'est très difficile à expliquer, bien sûr. Si, par exemple, ils acceptent le commandement, et que nous nous organisons avec l'ensemble des résistants, des réseaux de résistance, qu'il y a une unification tous ensemble, qu'ils acceptent, qu'ils acceptent un seul commandement, alors là, le parachutage sera aussi destiné à ces combattants. Moulin a réussi à unifier tous les réseaux de résistance de France, et en mai 1943, Cette unification a, a, été, a été nommée comme armée secrète ou armée de libération sous le commandement unique du général de l'Estrin, qui était nommé par le général de Gaulle. Bien. Et à partir de là, les services secrets anglais, intelligence service, et les services de la BCRA, les services du général de Gaulle, ont œuvré pour que les parachutages soient de telle façon pour qu'ils soient un peu euh, dispersés à toutes les résistants. Seulement, seulement il, y avait, il y avait une chose, c'est que cette, cette nouvelle formation que De Gaulle ou, ou Jean Moulin prévoyait, ce n'était pas du tout comme l'organisation des FTPF. C'était une organisation très structurée très discipliné et très euh, secret, Comme tout à l'heure je viens de te dire, que par exemple on ne connaissait pas entre nous on ne connaissait pas leur nom, où ils habitaient, où ce qu'il était j'avais pas le droit de poser la question à mes camarades, ils n'avaient pas le droit de me répondre, moi non plus et les, euh, nos, nos contacts se faisaient que dans la rue. Ça ne durait qu'une minute ou trois minutes maximum voilà. Donc C'était une structure très contraignante, très difficile. Vous, vous rentrez chez vous, vous, le lendemain vous voyez un autre, un autre homme euh, et que ce n'est pas le même, il s'appelle différemment, il fait une fois blond, une fois on sait, ne on sait rien du tout. Donc, pourquoi, pourquoi cette structure très dure Parce que les services secrets anglais, ils étaient d'ailleurs très, très, très durs, l'histoire nous raconte déjà pas mal de choses. Euh, parce que si, par exemple, Paul est, est arrêté, même si on le torture, même s'il va à mourir, il voudrait même parler, il ne peut pas parler parce qu'il ne connaît pas. Il dit, oui, il y en a un qui s'appelait Paul, mais je ne sais pas, oui, il était un peu brun ou il était un peu blond, mais il ne sait pas qui c'est. Alors, donc, il s'arrête là. Il n'y a que lui qui l'est arrêté, mais les autres ne sont pas compromis. Voilà l'histoire. Alors, nous étions donc formés dans cette formation avec cette manière d'organisation. Cette organisation, donc, Mais avant que, oh, par exemple, tu puisses rentrer dans cette organisation, dans cette formation de l'armée secrète, il fallait que tu essaies, tu, on fasse un essai, c'est-à-dire l'essai, l'épreuve qu'on appelle. Il faudra que le <coughs> un des responsables, il prend ce nouveau arrivé, il l'amène sur le terrain où il, où il y a quelque chose de préparé, une attaque contre les troupes d'allemands, l'occupation. Alors, par exemple. Moi, moi j'ai eu euh, ce privilège d'amener de de former, bien sûr, euh, des copains. Donc, j'ai amené une fois deux, deux camarades qui étaient... Euh, qui, qui, qui, qui, qui, qui voulaient être dans notre groupe de l'armée secrète. Eh bien, je les ai amenés et... c'était à Levallois-Péré... Euh, oui, enfin, euh, pas levallois à un autre... Euh, au, bord, au bord de la Seine à côté, ici, les disons. Je les ai amenés. Là ils devaient Jeter une grenade, et l'autre, il devait faire de loin signe. Comme quoi, le camion qui passe, il y a, y a des Allemands à l'intérieur. Bon, alors, voilà, voyez-vous, alors, ça a très bien marché. Une fois que ça a très bien marché, ces deux nouveaux, ils ont été admis. Voilà. Donc, on avait confiance. Parce que si, par exemple, on prenait un, un gars parmi nous, un nouveau recrut, Et que, par exemple, à la fin du compte, il voit qu'on euh, l'amène le, pour le combat, et puis dans ce coup, il a peur, et il ne veut plus rien faire, et puis il rentre chez lui. Mais cet homme-là, comme il n'a pas commis crime, il peut aller par hasard, s'il était arrêté, il peut parler facilement, facilement, comme quoi, euh, voilà comment ça se passe. Tandis que si tu as déjà tué des Allemands, eh bien c'est pas la même chose, tu ne peux pas trahir parce que toi-même tu es condamné tu seras condamné voilà, c'est très compliqué à vous expliquer donc il y a eu les parachutages a, donc en 1901 au mois de mars 1943 euh, monsieur Manouchian qui s'appelle qui était un intellectuel et journaliste et puis moi, nous étions les, un des premiers à admis dans ce coupement comme essai et nous avons fait notre essai Euh, à le Valois-Pérez. Nous avons attaqué, à nous deux, d'ailleurs le film de Guédicain, si tu as entendu parler, qui a passé l'année dernière, l'année d'avant, dans toute la France, est connu déjà, dans ce film. Moi je suis aussi dans ce film. Euh, nous avons attaqué donc 20 fils de gendarmes, -gendarmes c'était la gendarmerie militaire, etc., avec des plaques, ce sont des, des gens très terribles. Bon, nous avons attaqué, bon ben ça a été très bien passé, alors nous étions admis, officiellement. Et comme un euh, a été aussi intellectuel, capable, et il a fait aussi la guerre, comme moi, sur le front, avant d'être résistant, eh bien on l'a nommé euh, responsable de, de, de la nouvelle formation. Et puis moi, je suis devenu un responsable d'un groupe que j'entraînais. adieu, les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli, pourtant, où sont tous mes amants? Dans la tristesse. La nuit qui revient, je reste seul, isolé, sans soutien, sans nul entrave, mais sans amour. Comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et adorateurs, je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants?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 Et quand vient le matin, la rose et pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime qui m'ont aimé dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux. Tous ces pantins que je vois se sont eux, luttant quand même, suprême et fort, je crois les êtres encore.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 amants, tous ceux qui m'aiment tant, moi mon cœur n'a pas vieilli pour autant, où sont tous mes amants Notre formation, donc, de l'armée de la libération, tel que je vous ai parlé de la structure très compliquée et très contraignante. nous avons quand même, euh, à Paris et dans la région parisienne, près d'entre de, 100 et 120 attentats réussis. Et ces attentats ont été particulièrement euh, dirigés contre les officiers supérieurs. Donc on, je peux parler qu'il y a eu trois généraux qui ont été attaqués, il y en a deux qui ont été tués, Il y a Von Ritter, l'envoyé spécial d'Hitler, qui était savant pour les fusées. Vous vous rappelez, les fusées A1, A2, A3 et A4 à l'uranium. Nous avons exécuté à Paris. Euh, nous avons donc fait énormément de dégâts. Et les Allemands qui se promenaient avec des, des uniformes et leurs médailles sur la rue Champs-Élysées et le boulevard des Italiens, eh bien, Après ces, ces attaques, euh, vers le mois de juin-juillet déjà, les, les officiers nazis ne portaient plus d'uniforme, mais ils sortaient en vêtements civils. Bon, voilà. Euh, bien sûr, à la fin du compte, euh, il y a eu quelques faiblesses de la part d'un de, de ou deux personnes qui, étaient, qui étaient parmi nous. Euh, bon, euh, et puis la police, déjà... Des mois de, de juin, des, des mois de juin, mais des mois juin, déjà il était à notre trousse et ensuite il était au courant déjà qu'il y avait une armée secrète qui était formée parce qu'eux aussi ils ont des euh, L'ABVER, par exemple c'est un, une, euh, une formation d'espionnage de, de, euh, et contre-espionnage alors eux aussi Et vous savez, il y avait la guerre entre les services secrets anglais et allemands. Il y avait une guerre formidable. Ils cherchaient leur code, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, nous allons finir, par exemple, avec, par exemple, les 23 de mes camarades qui ont été fusillés au Mont-Valérien. Bon, après la guerre, donc, euh, je travaille un peu bénévolement au secrétariat d'État aux anciens combattants pour reconnaître un peu les, les cadavres, je peux dire. De, de mes camarades qui ont été enterrés au cimetière parisien d'Ivry. Et après avoir fait ce travail-là, j'ai travaillé longtemps aussi avec ce ministère-là, avec la mairie de Paris, etc., qui était, qui était propriétaire de, de, de ce euh, cimetière parisien d'Ivry. Enfin bref, j'ai travaillé énormément pendant une dizaine ou quinzaine d'années. Lorsqu'il y a eu une histoire, une histoire que comme quoi Euh, le nombre de fusillés n'était pas 4500 comme la commission du, com, du général de Gaulle l'avait dit et qu'il existe un monument au mont Valérien, mais euh, a nommé M. Klasfeld qui est maître, euh, qui était avocat que, il est très connu en France, euh, on le voit souvent à la télévision, euh, il a dit il n'y a que 950 à 1000 etc. parce que, euh, parce que enfin bref je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ça peut amener d'autres polémiques. Bon, alors, pour euh, résoudre cette question, le ministre, le ministre des Anciens Combattants m'a convoqué dans son, dans son bureau, enfin, dans son bâtiment 37 rue Bellechasse, euh, qui fait partie du ministère de la Défense, il m'a dit, Monsieur Tchagarion, j'ai besoin de vous, voulez-vous euh, faire partie d'une commission une commission d'une trentaine de hautes personnalités françaises, où là-dedans, il y avait des anciens ministres du général de Gaulle, après, des, des préfets, des, des généraux, etc. Mais euh, je dis pourquoi, parce que dit, vous, vous avez écrit un livre qui nous, qui nous convient beaucoup. Euh, et si vous voulez, ben, vous faites partie. Alors, je, suis, je fais partie de cette euh, commission. Et après, après donc, euh, la commission, on m'a nommé historien, officiellement, malgré ma protestation comme quoi je n'ai pas de formation d'historien, mais le, le ministre a, a trouvé que euh, je pouvais être un historien au moins pour la question de, de résistance et, la, et sur la deuxième guerre mondiale, car je suis aussi très qualifié dans ce, dans ce domaine. Euh, je suis devenu donc euh, historien privilégié Donc c'est quelque chose de privilégié, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne donne pas à tout le monde. Et, et il était dans le journal officiel. Alors donc malgré moi, je suis devenu, euh, je suis devenu euh, historien. Bon, passons maintenant. Et il fallait aussi aller cette fois-ci dans des pays étrangers pour faire des recherches euh, des fichiers ou etc. etc. Bon. La Commission euh, n'a pas mis beaucoup longtemps, en quelques secondes, ils ont dit ben, à, à part chacun qui peut, qui peut être euh, meilleur, pour aller à l'étranger." Voilà. Et on m'a donné des, euh, des, on m'a donné le privilège d'aller, à l'étranger. Voilà, avec des, des ordres de mission que vous regardez un peu, les ordres de mission. Celui-ci, c'est une ordre de mission pour l'Allemagne à Paterborn, qui est le fief des catholiques euh, allemands. Pour... Voilà. voilà. Un des ordres de mission. Cet ordre de mission me permet euh, de partir euh, en voiture ou en avion, et sur, euh, sur mon parcours, je peux m'arrêter dans les commissariats, ou les gendarmeries, ou l'armée, Qui, me donne, euh, qui, me, qui peut m'aider si c'est nécessaire. voyez oui, donc, euh, le pauvre Mimi Grec, euh, que qui n'était rien euh, est devenu d'un seul coup un monsieur de, très, très apprécié, très respectable. Mais, enfin, je vous dis ça, bien sûr que j'ai fait quand même des études à l'université en Bulgarie, j'étais séminariste aussi, on apprend bien, vous savez, quand on est séminariste. Bon, enfin bref. Et c'est là justement que j'ai commencé à découvrir des, des documents inédits. Des documents que cette FTP ou MOI, tout ça, on ne l'appelait pas, pas en haut lieu, FTP, MOI, il n'y a rien, mais on l'appelait l'armée secrète. Alors je trouvais les organisateurs, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, De Gaulle, Jean Moulin, etc. Eh bien, j'ai trouvé ces documents, donc j'ai changé. J'ai changé immédiatement. Je n'ai pas changé mon histoire, mais j'ai changé l'organisation, ce que je ne savais pas, était tout à fait différent. Et alors maintenant, l'ouvrage que je suis en train d'écrire, de, de, et puis il va être mais bientôt, justement, au portail. Voilà, au portail. C'est ça. Euh, alors, euh, déjà, on, on est en cours de, des conversations pour le prix, etc. Euh, le travail à faire. Alors, là-dedans. C'est uniquement ce que je vous raconte dans les, les événements euh, de la résistance ou de la guerre. Ou alors, il doit y avoir des documents solides pour pouvoir prouver. Sinon, votre ouvrage, votre, votre conférence, etc. n'ont pas grande valeur auprès des, des officiers. Aragon, la fiche rouge. Vous réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière, vos agonisons. Onze ans déjà que cela passe vite, onze ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe de nuit, hirsutes, menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour du mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants. Avaient écrit sous vos photos mort pour la France. Ah Et les morts le matin en étaient différents. Ah ah Tout avait la couleur uniforme du givre. Ah à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous. Bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la paix et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, ô oh, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir Un enfant. Ils étaient vingt quand les fusils fleurirent. Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps. Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant. Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir. Vingt et qui criaient la France en s'abattant. Les gens ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper. Hein? On ne le fait pas pour le plaisir. Hein? Ils nous obligent. Non, puis on fait garde parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux jusqu'à là, je ne leur pas. Ah ouais, puis il y a les appariteurs dans les manifs. Et les appariteurs, c'est les flics en civil comme dans les manifs. Euh, c'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour dire les, les ouvriers, les étudiants. Déconnais pas on va se faire piquer. Elle dit on fait gaffe, elle dit tu vas pas le coup quand t'as passé la gueule d'un flic Pas Et... oh. ah, la crise Une fois c'est arrivé, elle avait bourré la gueule d'un flic, ils ont dit c'était une bavure T'aurais vu la gueule de la bavure hein Moi ça m'a passe l'envie de baver hein Ah je bave plus mon impeccable On se fond la gueule Eh bien tout ça, c'est pris les pieds dans le tapis et je dois dire que sans doute les événements n'auraient pas eu ce déroulement, pour moi qui suis observateur de longue date, si dès le départ la méthode mise en œuvre par le gouvernement n'avait pas ressemblé de, de si près à celle voulue par le Président et celle exprimée depuis, et qui a conduit à ce que on peut nommer une crise institutionnelle. On votera la motion euh, Les Républicains. Quant à l'autre la, motion de censure qui permet de fermer l'arc d'encerclement de euh, la République en marche, ce sera naturellement une euh, motion commune. Et si, euh, si, euh, si vous voulez bien tenir compte des faits, dans la mesure où j'en ai été le premier proposant, si vous voulez à tout prix l'attribuer à quelqu'un, ce serait à moi qu'il faudrait le faire. Mais je ne le demande pas. Ce sera une motion commune. Et je le dis parce qu'elle va être écrite en commun, parce qu'elle va être défendue euh, en commun, et argumenter séparément. Mais ce sera une motion commune de l'autre aile de l'hémicycle. Monsieur, cette loi va attribuer demain des biens à des associations cultuelles régulièrement investies en harmonie avec l'organisation de l'Église catholique. On a dit qu'on ne voulait pas préparer de schismes, mais qu'on ne voulait pas non plus les empêcher. Et cependant il en est qui paraissent concevoir que l'Église catholique, sera diminué dans sa puissance, non par le progrès direct de la pensée libre et de la science, mais par je ne sais quelle déliquescence obscure du dogme où ils espéreraient entrevoir un jour je ne sais quelle nuances de schisme vaguement assorties à leurs aspirations intérieures. Je ne voudrais pas me donner un air d'outrecuidance en résumant en une formule trop simple le génie de l'histoire même de notre pays, mais je crois pouvoir dire historiquement ceci La France n'est pas schismatique Elle est révolutionnaire ouais, ouais, ouais, ouais, Tantôt, elle marche avec Rome, comme au temps lointain où les barbares francs se faisaient contre les autres barbares, les serviteurs et les exécuteurs de la pensée de l'évêque de Rome. Puis, quand notre pays échappe aux prises de Rome, quand il se dresse contre elle, il ne se refuse point à demi, il ne se réfugie pas dans l'incertitude des compromis. Lorsque, au XIIe et XIIIe siècle, notre intrépide et ardente France méridionale se levait contre le despotisme d'église. Ce n'est pas un schisme, ce n'est même pas une hérésie qu'elle promulguait, c'était toute une autre métaphysique, toute une autre religion. Puis, au XVIe siècle, quand ce grand mouvement de la réforme se produit quand éclate, cet admirable réveil des consciences individuelles. Ce mouvement grandit en Allemagne, il grandit en Angleterre et en Hollande, en France, il se heurte à la résistance de l'immense majorité. Pourquoi Est-ce parce que la France était au-dessous de la réforme Non, messieurs C'est parce que déjà, de grands génies comme Rabelais avaient entrevu toute la grandeur future de la science libre parce qu'ils avaient glorifié symboliquement les voiles des navires mettant en communication les terres et les mers et aussi les livres les papiers de ces livres qui mettent en communication les esprits Rabelais disait l'humanité ira Plus haut encore. Après avoir conquis les mers et la Terre, elle s'élèvera vers les hauteurs de l'espace. Et devant ça, Hugo, il annonçait que l'humanité ira loger un jour à l'enseigne des étoiles. C'est parce que notre génie français avait cette admirable audace d'espérance et d'affirmation dans la pensée libre qu'il s'est réservée dans la réforme afin de se conserver tout entier pour la révolution. Toute notre histoire proteste contre je ne sais quelle tentation de substituer les compromis incertains et tâtonnants du schisme à la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, vers la pleine science et l'entière raison. C'est sans équivoque, c'est sans ambiguïté, c'est en respectant dans la limite même de leur fonctionnement, les principes d'organisation des Églises. Et c'est en dressant contre ces Églises la grande association des hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l'humanité renouvelée, c'est par là et non par des schismes incertains que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie. Voilà pourquoi l'œuvre que la Commission nous soumet, œuvre de loyauté, œuvre hardie dans son fond, mais qui ne cache aucun piège, qui ne dissimule aucune arrière-pensée, est conforme au véritable génie de la France républicaine. Nous ne faisons pas une œuvre de brutalité. Nous ne faisons pas une œuvre de sournoiserie. Nous faisons une œuvre de sincérité. C'est là le caractère du travail de la Commission. Et voilà pourquoi je m'y rallie. Bravo que notre génie français avait cette admirable audace d'espérance et d'affirmation dans la pensée libre qu'il s'est réservé dans la réforme afin de se conserver tout entier pour la révolution. Maintenant que la jeunesse s'éteint Au carreau bleuillit Maintenant que la jeunesse Machinale m'a trahi Maintenant que la jeunesse Tu t'en souviens, souviens-t'en Maintenant que la jeunesse Chante à d'autres le printemps Maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas. Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là. Maintenant Que la jeunesse sur d'autres chemins légers maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux me laissant mon droit d'énése et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais quel temps. Quel temps sans mémoire on ne sait plus comment voir ni se lever ni s'asseoir, il fait beau comme jamais c'est un temps contre nature comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures, il fait beau Komt jamais. Comme l'eau sous la rame Un temps fort comme une femme Un temps à damner son âme Il fait beau comme jamais Un temps à rire et courir Un temps à ne pas mourir Un temps à craindre le pire, il fait beau comme jamais. j'ai commencé par m'intéresser à des gens euh, qui ont ce qu'on appelle les difficultés d'introspection émotionnelle, qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent, qui ont du mal à communiquer leurs émotions, à comprendre les émotions des autres. Ça concerne environ 15% de la population tout venant, euh, y compris chez des gens qui ne souffrent d'aucun trouble psychiatrique ou neurologique. Tout a été révolutionné à partir du moment où où les chercheurs ont eu la possibilité d'aller regarder le cerveau en fonctionnement de manière totalement non-invasive et totalement indolore. Les neuroscientifiques ont montré qu'il y avait des liens étroits entre l'activation de certaines structures et l'induction de certaines émotions et par exemple l'implication de l'amygdale dans la réaction de peur. Mais ce qu'ils ont surtout montré plus récemment, c'est qu'il y a des transferts d'informations, des structures les plus profondes du cerveau vers les régions préfrontales et, en retour, ces portions vont informer les structures profondes par des voies descendantes. C'est donc bien une réponse de circuit entier qui est en jeu dans le fonctionnement affectif d'un individu. Ce qui a été démontré ces dernières années, c'est qu'effectivement le cerveau continue à se développer tout au long de l'enfance, Mais beaucoup plus tardivement que ce qu'on pensait, et en fait jusqu'à environ 20-25 ans. Et les portions du cerveau qui se modifient le plus, ce sont les territoires corticaux et ce sont ces régions supérieures qui sont les plus plissées. C'est la raison pour laquelle les enfants et les adolescents n'ont pas encore un comportement euh, émotionnellement tout à fait adapté. Toutes les structures qui sont impliquées dans la réactivité émotionnelle de base sont là et sont très actives, mais les structures qui leur permettent vraiment de prendre en compte l'aspect émotionnel de la situation et d'adapter leur comportement, elles ne maturent beaucoup plus tardivement. Ces connaissances qu'ont maintenant les chercheurs dans les neurosciences des affects pourraient aussi euh, euh, avoir des applications dans la vie quotidienne. Et je pense notamment aux modifications de la loi qui ont été faites dans certains États aux États-Unis, puisque sur la base de ces travaux qui montrent que le cerveau de l'adolescent n'est pas mature, euh, certains états ont décidé qu'on ne pouvait pas appliquer la peine de mort à des adolescents avec l'argument qu'ils ne sont effectivement pas responsables au sens anatomo-fonctionnel. Et ça peut expliquer aussi tous les troubles qu'on voit émerger à l'adolescence. Je pense par exemple aux prises de consommation de substances puisque, en fait, euh, Euh, les structures du cerveau qui sont impliquées par exemple dans cette recherche de plaisir, qui sont des structures profondes, elles sont là, elles sont déjà très en demande à l'adolescence, alors que justement les structures qui vont permettre de lui dire « oui, mais alors là, fais attention, il y a un prix à payer, il y a un risque », ces structures-là ne sont pas encore Selon Solidaires Finances Publiques, la fraude fiscale représente en France entre 60 et 80 milliards par an, et l'optimisation fiscale entre 40 et 60 milliards, au total entre 100 et 144 milliards par an. Selon la Cour des comptes, la fraude sociale des entreprises représente 5 milliards d'euros par an qui manquent à la sécurité sociale, à l'assurance chômage et aux retraites complémentaires. Cela représente 1,2% du produit intérieur brut, et c'est plus de 6 fois le montant de la fraude aux prestations sociales des individus. Selon un rapport de l'Inspection Générale des Finances de 2013, le montant des aides publiques versées par l'État et les collectivités locales aux entreprises s'élève à 110 milliards d'euros par an. Selon une étude de la Banque mondiale et PricewaterhouseCoopers, le taux réel d'imposition des grandes entreprises est de 8,7% au lieu des 34,4% affichés. Selon le canard enchaîné, une des personnes les plus riches au monde, Mme Bettencourt, décédée depuis, n'était imposée qu'à 4% sur ses revenus effectifs. Selon les la réforme de l'ISF voulue par M. Macron fera perdre à l'État 3,2 milliards d'euros par an. Selon Marianne.net, la suppression de la taxe sur les dividendes suite à la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 fera perdre à l'État 9 milliards d'euros. Selon le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale du 28 septembre 2017, le déficit de la Sécu pour cette année sera de 4,4 milliards d'euros. D'une manière générale, les largesses consenties aux plus riches s'élèvent à plus de 300 milliards d'euros par an. En France, les plus riches et les grandes entreprises sont subventionnées. Pour mémoire, le budget du ministère de l'Éducation sera de 92,49 milliards d'euros. Le budget de la Défense sera de 32,7 milliards d'euros et pour la culture, 3,6 milliards d'euros. M. Macron a décidé d'augmenter encore la subvention des plus riches en prélevant les revenus les plus modestes. Augmentation de la CSG qui frappera notamment les retraités qui touchent plus de 1200 euros net par mois. Rappelons ici que selon La Tribune.fr, le montant moyen mensuel des retraites est de 1376 euros bruts. 9 millions de retraités vont être appauvris. Selon LCI.fr, un peu plus de 13 millions de personnes verront leur aide au logement diminuer de 5 euros par mois. L'État pillera le cinquième de la population française pour récolter 400 millions qui seront reversés aux 1000 premiers contributeurs suite à la réforme de l'ISF. Selon le telegram.fr, les dotations allouées aux maisons de retraite vont baisser de 200 millions d'euros. Nos anciens mourront en silence et sans résistance. C'est la nuit du 4 août 1789 à l'envers. La restauration des privilèges, le retour au régime féodal. Le président, le gouvernement et la majorité présidentielle de l'Assemblée nationale, mandatée par les plus riches, ont déclaré une guerre sans merci à la grande majorité des citoyens de ce pays. Une guerre de classe. Comment répondre à une agression d'une telle brutalité Je me réjouis de vous voir à votre banc, où nous vous espérons depuis bientôt presque 15 jours, monsieur le Premier ministre. Car même en régime présidentiel, le Parlement continue à ressembler le peuple souverain. Et vous lui deviez des comptes dès le premier jour. Mais vous y avez manqué, vous nous avez préféré le Tour de France. Après des heures de relance, Par des rappels au règlement, deux présidents de groupe vous demandent si vous voulez bien vous présenter au titre d'un article de la Constitution qui le leur permet. Vous répondez trois jours plus tard, le temps de la réflexion, que vous voulez d'abord entendre les conclusions des diverses enquêtes judiciaires et parlementaires. Ce soin, si sourcilleux, ne vous empêchera pourtant pas de répondre aux questions d'actualité des deux assemblées sans être embarrassé de vous contredire. Vous avez même voulu nous faire croire que ce sera là une forme de relation politique normale en période de crise politique. Deux minutes pour vous interroger, quatre minutes pour me répondre, et voilà pour tout potage ce dont pourront bénéficier les 17 membres de mon groupe et les millions d'électeurs qui les ont envoyés ici. Vous n'êtes pas là parce que vous l'avez voulu. Vous êtes là parce que vous y êtes contraint. Nous n'avons pas eu d'autre recours que la censure pour vous obliger à venir assumer devant nous vos responsabilités. Pourtant, vous étiez bien moins contris, monsieur le Premier ministre, sur le deuxième rang qui était le vôtre, entourant le chef de l'État à la maison de l'Amérique latine, lorsqu'il vous a fait applaudir, je dis bien applaudir, l'engagement politique de monsieur Benalla à ses côtés. Vous avez applaudi, vous, la garde des Sceaux, les membres de la commission d'enquête, de la majorité présidentielle et cela alors même que le président assurait qu'il n'oublierait jamais les services que lui ont été rendus par monsieur Benalla. Quelques instants après ses applaudissements, il pouvait dire qu'il se félicitait et qu'il était fier de l'avoir embauché. À la fin, vous verrez, il le décorera. Si nous voulons être libres, il nous faut savoir qu'il existe un choix entre vous censurer ou vous encourager dans vos appétits de pouvoir absolu. Nous vous censurons. Je mets mon chapeau et je ferme ma double tour. Je cache la clé qu'on ne voit pas ma misère. Je vais traîner dans les rues Traînez tout le jour, aujourd'hui comme demain, demain comme hier, aujourd'hui comme demain, demain comme hier. Irai sur les quais où les gens, pour se distraire, lancent des bouts de pain aux mouettes dans l'eau. Peut-être qu'en plongeant la tête la première, je pourrais moi aussi en avoir un morceau. Comme ces mouettes grotesques, ces gueulardes Qui ne m'en dit pas, qui ne souffrent pas du froid À la nuit j'irai me coucher dans ma mansarde Et si la faim m'endort, eh bien tant mieux pour moi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 Aujourd'hui comme demain, demain comme hier, aujourd'hui comme demain, demain comme hier. Connu il y a quelques mois, quelques années, en tous les cas, Emmanuel Macron sans parti Sans soutien, il en a eu beaucoup après, et vous les connaissez, on peut, on peut les citer. Est-ce que ce n'est pas quand même un changement en douceur, un, même si le mot révolution égale galvaudé, malgré tout On découvrira un, un jour que la Bible de ces gens-là, c'est Orwell. C'est-à-dire que vous avez des cabinets de consultation qui ont fabriqué un programme qui n'est pas un programme. Voilà un homme qui nous dit, il n'y a pas besoin d'avoir un programme. Et les Français l'auraient avalé tout cru comme Évidemment si... Puisque c'est tous les jours, c'est tous les jours qu'on vous fait savoir que, finalement, il y a les mauvais d'un côté, il y a les bons de l'autre, que euh, les mauvais ils sont parfois ridicules, parfois, etc. Les comiques euh, s'en donnent à cœur joie. Et puis, à un moment donné, où vous finissez par dire, euh, bah, finalement, il reste plus que celui-là. Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui, toute la palinodie de gens qui disent ah, « Non, on ne va pas voter pour Macron, on va voter contre Marine Le Pen. » en, en gros, ils sont bien obligés de voter pour celui qui, qui a été euh, choisi par, euh, par ces cabinet, cabinets de consultation, où on se dit « Voilà, il y a des segments, il va falloir draguer ceux-là. » Alors là, un jour, on dit il euh, n'y a, a pas de culture française. Une autre fois, on va en Algérie et on va parler du génocide. Une autre fois, on va flatter la croupe du cheval de, de Jeanne d'Arc. La contradiction des responsables politiques, ce n'est pas nouveau. Non, pas non, grave. mais à chaque fois, vous avez emmagasiné un secteur, un segment de la société, et quand vous avez dit du bien de Jeanne d'Arc, quand vous avez dit du bien du général de Gaulle, quand vous avez dit du bien de François Mitterrand, quand vous avez dit du bien de, de, de, de, de, de, de, du FLN, par exemple, en Algérie, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de culture française et que vous avez séduit tous les incultes, ça fait du monde, eh bien, il y a un moment donné où chacun n'entend que ce qui lui a été dit personnellement. Il dit, mais ça, ça me va, et ce personnage, on va laisser de côté le reste, finalement, je vais voter pour lui. Voilà pourquoi on a des gens comme Robert U. Qui soutiennent cet individu qui est aussi soutenu Il par. Il ne frappe pas au gouvernement, oui. Oui, bah... oui, non, mais on cite souvent l'arc le... de Robert E. à la Madeleine. Eh bien oui, alors comment. Ou à la Madeleine. Donc c'est quand même. C'est quand même un, un coup de force de réussir un programme de com. C'est ce qui fait qu'un jour, comme, comme par hasard, vous allez acheter cet instrument, ce téléphone, cette voiture, je ne sais quoi. Un jour, tout est fait dans la logique publicitaire pour que le jour où vous ayez besoin d'une lessive, vous achetiez la lessive Macron. En tous les cas. Il n'y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme tout rongée par des foutues idées. Et un pas sur cent, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais Que lorsqu'on a peur d'eux les anarchistes Ils sont morts cent dix fois Pour que dalle Et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table, ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore Il y en a pas sur sang, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, Faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en perne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Un lapin sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Les anciens croyaient les étoiles étaient éternelles et immuables. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Les étoiles naissent, vivent et meurent. La façon dont une étoile meurt dépend en grande partie de sa masse. Une étoile de faible masse termine sa vie en naine blanche. Une étoile de masse importante devient un trou noir, mais une étoile moyenne devient une étoile à neutrons. Les étoiles passent leur vie à fusionner de la matière. Ce processus commence avec le plus simple des atomes, l'hydrogène. La fusion des noyaux d'hydrogène produit de l'hélium et libère de l'énergie. C'est cette énergie qui fait briller les étoiles. Si l'étoile est assez grande, elle continue d'évoluer en fusionnant dans la matière pour créer des éléments plus lourds. Hélium, carbone, néon, oxygène. Mais à un moment, l'étoile s'essouffle, la fusion s'arrête, l'évolution stellaire arrive à son terme et l'étoile meurt. Les petites étoiles finissent leur vie en naines blanches, des boules lumineuses de matière chaude qui se refroidissent très lentement pendant des milliards d'années. Bien que la fusion ne se produise plus, les naines blanches continuent de briller en raison de leur température astronomiquement élevée. C'est la fin qui attend notre Soleil. Pour les très grandes étoiles, l'arrêt de la fusion permet à la gravité de faire des dégâts considérables. N'étant plus contrariée par la fusion, la gravité de l'étoile provoque son effondrement et resserre de la matière aussi étroitement que possible. Le résultat est un trou noir. La gravité d'un trou noir est si forte que tout ce qui s'en approche, y compris la lumière, est aspiré à l'intérieur. La zone de danger est appelée le rayon de Schwarzschild. Entre naine blanche et trou noir, il y a les étoiles à neutrons. Ces étoiles sont constituées principalement de neutrons, qui sont des particules neutres. Ernest Rutherford a postulé l'existence des neutrons en 1920, et une douzaine d'années plus tard, ils ont été observés par James Chadwick. On trouve des neutrons dans le noyau de la plupart des atomes. Ils peuvent également être créés par un processus appelé « capture d'électrons ». Avec suffisamment de force, un proton et un électron se combinent pour former un neutron et un neutrino. Les neutrinos sont super rapides et de masse très faible, et ils s'échappent rapidement. Mais les neutrons restent sur place. Ce processus est la clé qui permet de comprendre comment les étoiles à neutrons sont faites. Imaginez une étoile mourante, à peu près une fois et demie plus massive que notre Soleil. La gravité de l'étoile est assez forte pour resserrer les électrons et les protons qui se combinent pour former des neutrons et des neutrinos. Les neutrinos s'élancent dans l'espace, ce qui laisse une sphère de neutrons. La gravité continue de resserrer les neutrons jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. C'est le principe d'exclusion de Paoli qui dit en gros que deux particules ne peuvent pas être au même endroit, en même temps. Et voilà, vous avez maintenant une étoile à neutrons. Voyons ce qui se passe avec une naine blanche, une étoile à neutrons et un trou noir. Supposons une étoile morte, avec un bouton imaginaire, qui nous permet de changer sa masse. Nous allons tourner le bouton pour donner à l'étoile une masse solaire, la masse de notre Soleil. Cela produit une naine blanche, une sphère de matière blanche, chaude, en rotation, à peu près de la taille de la Terre. Si nous tournons le bouton pour augmenter la masse, la gravité augmente, la naine blanche devient plus petite et elle tourne sur elle-même plus rapidement. Si nous réglons le bouton sur 1,39 masse solaire, la gravité devient assez puissante pour combiner les électrons et les protons et en faire des neutrons et des neutrinos. Cette valeur sur le cadran est appelée la limite de Chandrasekhar. L'étoile morte est maintenant une étoile à neutrons. Elle se rétrécit pour devenir une sphère d'environ 10 km de rayon. Elle peut tourner sur elle-même des centaines de fois par seconde. Si nous continuons de tourner le bouton pour augmenter la masse de l'étoile, la gravité devient finalement assez puissante pour briser les neutrons. Et l'étoile à neutrons s'effondre en un trou noir. Ce point sur le cadran où cela se produit est appelé limite d'Oppenheimer-Volkoff. On ne connaît pas sa valeur exacte. Quelque part entre 1,5 et trois masses solaires. Cependant, une étoile à neutrons n'est pas composée à 100% de neutrons. L'ingrédient numéro 1 est bien sûr les neutrons, mais il y a aussi quelques protons et électrons. Parce que notre étoile à neutrons, en rotation rapide, contient ces particules chargées électriquement, nous avons là un puissant champ magnétique. Tout comme sur la Terre, le champ magnétique n'est pas nécessairement aligné avec l'axe de rotation. Comme un phare stellaire, le champ magnétique balaie le ciel émettant régulièrement des salves de rayonnement électromagnétique. C'est à cause de ce signal qui apparaît intermittent, vu de la Terre, comme une pulsation, que les étoiles à neutrons sont aussi appelées étoiles pulsatoires ou pulsars. L'existence des étoiles à neutrons, comme des neutrons, a été postulée avant qu'ils ne soient observés, presque immédiatement après la détection du neutron. Les astronomes Walter Bade et Fritz Zwicky ont postulé qu'une supernova pourrait produire des étoiles à neutrons. Et en 1967, une étoile à neutrons pulsatoire a été observée. Dans les décennies qui ont suivi, beaucoup d'autres ont été découvertes. L'univers est un endroit plutôt vaste. Bonjour et bienvenue à tous. Deuxième discours devant le Congrès, deuxième boycott. D'un côté, la volonté d'imposer toute la solennité possible prévue par la Constitution. Et de l'autre, la politique de la chaise vide. Voilà Le décor de la journée de demain, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Et euh, mille le reste. Et bienvenue, bienvenue à vous. Le président de la République euh, convoque un congrès, c'est sa prérogative, et la vôtre, euh, c'est de refuser d'aller euh, l'écouter au risque d'être accusé de ne pas respecter les institutions. Vous nous direz pourquoi euh, les 17 fauteuils oui. euh, des insoumis restent en vide De toute façon, on sera toujours demain. accusé de quelque chose. Hein. Alors oui. donc, euh, il faut savoir ce qu'on veut sans souci de candidat. Il y, y, a une, du y a une question d'efficacité, puisque les parlementaires sont placés par ordre alphabétique, donc l'absence des 17 insoumis risque de ne pas se voir. Et puis, comme d'habitude, Jean-Luc Mélenchon, nous parlerons du fond. La preuve, vous Europe, en parlez, donc ça se voit Europe, guerre commerciale avec les états unis migrants, plan pauvreté, qui est euh, Reportée, oui, oui. dont l'annonce est reportée en tout cas à l'automne. Réforme des retraites, laïcité, extrême tension cette semaine à Nantes avec des violences urbaines oui. sur tous ces sujets. Jean-Luc Mélenchon, vous avez des choses à dire. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour David, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous bonjour. Nicolas. Euh, Laurence Ferrari pour CNews. Bonjour, bonjour David. Bonjour. Et bienvenue, c'est le grand rendez-vous, notre invité Jean-Luc Mélenchon. Première question avec vous Laurence Ferrari. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi boycottez vous le congrès de demain à Versailles Benjamin Griveaux dit que vous manquez de la plus basique des courtoisies. Et puis que prévoyez-vous comme action symbolique ce jour-là euh, Disons que pour ce qui est de la courtoisie, Monsieur Griveaux ne me paraît pas trop en position de donner des leçons. Non, c'est politique. Bien sûr que, même quand on est en désaccord avec euh, les institutions, comme c'est mon cas, euh, on, on, on consent tous à l'autorité, on accepte, enfin euh, je veux dire, on vit dedans, même mmh. si on les combat. Donc, il aurait été normal d'y aller, mais y aller, Monsieur euh, Macron est assez habile, il tend un piège. Y aller, c'est euh, accepter de rentrer dans son cadre. Voyons pourquoi. Cette euh, idée d'un discours devant les assemblées, Euh, ressemble beaucoup au système américain mmh. du discours sur l'État de l'Union, vous le savez. D'ailleurs, M. Macron raffole de ça, euh, il signe des lois euh, à la devant la télévision, comme le fait M. Trump. Euh, bon, euh, ça, apparemment, ça, le, ça lui donne une haute une idée de lui-même, il change la taille des chaises autour de lui pour que les gens paraissent pas plus grands. – Justement, a, ça concerne... – Mais le attendez, Benjamin vous allez va, voir, avec ouais. le Congrès, ça a un lien. Cette mmh. disposition est prévue mmh. et on peut penser qu'elle est utile. Par exemple, il y a un grand événement La France entre en guerre. Bon, bah, ça vaut la peine que le Président de la République s'adresse à la représentation de bien... attentats, comme en 2015. Bon, ou alors euh, un attentat terrible qui bouleverse le pays et où la nation doit manifester sa cohésion. Mais, mais là, quel est le sujet Maintenant, c'est tous les ans que nous sommes convoqués à venir euh, admirer sa splendeur. Euh, Macron premier, qui nous fait un discours, comme d'habitude, euh, franchement, qui sonne comme tout le reste du décor de Versailles. C'est du carton pâte, c'est du faux marbre. Bon, et là, ça va être de la fausse solennité. – Vous auriez aimé lui répondre Vous auriez aimé débattre avec lui Bah Déjà, écoutez, même le roi, euh, écoutez euh, ce qu'on lui disait euh, là, le, dans la monarchie présidentielle, et puis ça tombe à un moment très précis, dans la monarchie présidentielle, il parle, il s'en va, et nous, nous caquetons euh, en dehors de <rire> sa vous. présence. Mais okay. non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?– Alors, Vous allez faire quoi ce jour-là, symboliquement ?– Alors, euh, il... Euh, je pense qu'il, normalement, au, au moins, il devrait écouter, mais peu importe. Je pense que l'essentiel est dans le fait que nous sommes dans un moment de transition, et nous, on veut marquer ça, alors on fait ce qu'on peut, pour se faire entendre, c'est pas facile. Mais nous sommes en train de passer de la monarchie présidentielle à la monarchie présidentielle absolue. Du du, du président des riches au roi des riches, si je devais un peu caricaturer. Mais la monarchie présidentielle absolue, parce qu'il est en train de changer la constitution. Donc, le seul moyen que nous avons de de lancer l'alerte, de dire attention les gens, regardez, voyez ce qui se passe. Vous avez raison, on ne va pas voir qu'il manque 17 personnes dans la salle. Mais honnêtement, qui va regarder cette salle Vous le savez comme moi, arrêtez l'hypocrisie, tout le monde s'en fout. C'est ça la vérité. Et pourquoi tout le monde s'en fout Le peuple français est un peuple politique. Quand il y a quelque chose de politique qui se passe, tchouf Tout le monde est devant l'écran, c'est comme mmh. pour les matchs de foot. Hein Mais quand il se passe rien, bah ils sont pas là. Bon, et mais alors vous, vous comme il ne se passe rien, euh, les, les, nos concitoyens ne regarderont pas le discours d'Emmanuel Macron et Eh ben euh, non, parce que, euh, bon, s'ils le regardent, tant mieux. Mais vous, vous là. allez faire quoi alors Vous n'avez avez pas répondu alors vous, Alors Demain, euh, vous faites quoi Bon, on va pas en rajouter euh, dans l'agitation pour, euh, je sais pas prouver, je sais pas quoi. Hein. Alors, on a décidé de faire une manif en ligne, figurez-vous, parce que c'est ah, moderne. Une manifestation en ligne euh, Oui, ouais, alors euh, ne demandez pas trop comment ça marche, on appuie à un endroit Et on se trouve le comptabilisé. Le non, mais attends, le on va me l'expliquer en détail parce que on l'a déjà fait une fois ou deux. On voulait voir justement sur la sixième République. Ça marche, assez bien. Mais bon, il suffit de cliquer. Il suffit de euh, bon. On met ça à, à proportion de l'événement. C'est pas un événement de première grandeur. Donc on fait une manif en ligne parce que on veut introduire en France. Euh, la culture, de la manif en ligne. Pour nous, ça doit être la deuxième ou la troisième. Mmh. Euh, et puis c'est bien parce que tout le monde peut s'y mettre. Ça demande pas un effort gigantesque. Mmh. Mais c'est euh, tout le monde fait, peut exactement. Mettre. Voilà. C'est pas la peine. Bon, comme bon, je vais vous dire franchement, c'est la même pas. Une chose. Ouais. On voulait aller oui. euh, euh, dans la salle, rentrer dans la salle du jeu de paume. Impossible. Après, on a voulu aller dans la salle des menus plaisirs, là où c'est tenu euh, La première, euh, les, les états généraux. Impossible. impossible Après, on a dit, on va au jardin des Tuileries parce que c'est joli. Et puis. Impossible, c'est interdit aussi. Alors, comme tout est interdit, on va dans le seul espace de liberté qui reste, c'est-à-dire la toile, à condition qu'elle le reste, libre, car comme vous le savez, la République En Marche a voté contre nous un amendement que nous déposions pour garantir la neutralité du net, c'est-à-dire la liberté d'accès bon, pour ah, tout le monde à la même vitesse. Avant Ces gens-là sont très dangereux avant dans tous les à, domaines. Avant que, de changer complètement de sujet, juste un vous, dernier point sur ce... Vous, <rire> vous ce n'était pas votre idée, cette manif en ligne. En... Jean François Ruffin, dans le JDD, ce matin explique que vous aviez, vous, votre idée et que, justement, vous n'étiez pas Jupiter, vous, contrairement à Emmanuel ah ben Macron, non, non, et que vous ne l'aviez est... pas imposé à vos collègues. Alors, ah c'était quoi votre plan Moi, Je vous le dirai pas. Ils ont dit, On a décidé ça, c'est très bien, je suis content. Mais faut arrêter Mais non, mais mis en minorité, euh, non, en minorité. <rire> oui d'accord, allez on va dire comme ça, ça prouve, mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, on discute, bon. on est amis, on cherche une bonne idée, une autre, et il faut avoir, moi j'ai euh, des kilomètres de vol, je connais tout ça, donc si vous êtes le président de groupe qui se braque, c'est moi qui ai raison tout le temps, ça marche pas, hum. et puis on joue pas de la musique avec une note, ils sont tous très différents, c'est 17 têtes dures, c'est pas pour rien que c'est des insoumis, et ça a plein d'idées une salle comme ça, Donc, dans plein de cas, bah, on écoute, on dit, tiens, celui-là il dit ça, oui, celle-là il dit ça, oui, c'est pas mal non plus, et de, reconnaissons aussi, des fois vous savez pas, et puis vous écoutez les autres, et en gros, moi, mon art, c'est de voir, en gros, avec quoi tout le monde peut être d'accord, qui est bon, parce que si c'est nul, je le dis, et puis qu'est-ce qui fait que, même ceux qui sont pas d'accord, là c'est mon cas, ou je pas d'accord, c'est pas le sujet, ce c'était pas mon idée. – Mais c'était quoi alors, le trouve... Dites-nous, dites-nous. – Non, notre, notre non, plan, parce que bon. je suis loyal à mon bon, groupe, passe, okay. et je trouve que l'idée est très intelligente, parce Allez. que euh, quelqu'un a dit, euh, à côté du, du faux marbre, euh, on va faire euh, de, de, du vrai net. Mm. et eh bien, c'est génial, je trouve, c'est mieux que les idées qu'il y a eu là-dedans, qui étaient, euh, moi avec d'autres, j'ai peut-être eu des idées classiques, vous savez, au départ, par exemple, la cravate, moi, ça me choquait, je suis euh, j'ai l'habitude de porter le licol, là le, mm. Mm. Hein, le comme, comme les chevaux de trait, Bon, alors les camarades ont dit ah, :« Alors, mais pas la cravate, tout ça. C'est les filles qui voulaient pas en entendre parler. » Je me dis :« Mais qu'est-ce qui leur prend C'est que les filles sont beaucoup plus sensibles à la question euh, de l'injonction vestimentaire que les hommes, mm -hmm. hein Pour plein de raisons qu'on comprend très facilement. Alors, euh, bon, ben moi je me suis dit :« Bon, mais pas la cravate. Je me sentais un peu tout nu. » Mais c'est eux qui avaient raison. puis en plus, ça m'a donné une bonne blague. J'ai dit :« Ah bah, il y a eu les sans culottes. Maintenant, il y a les sans cravate. » Rien pour un bon euh... mot. Je me ferai tuer des fois. Comme d'ailleurs ce matin, Nicolas Barré, allez, on a. Et oui, j'ai pas de cravate cas cas. ce matin. Mais vous, vous l'avez mis, hypocrite. Moi, ouais, je porte toujours la cravate euh, tous les dimanches. Oui, ouais. et, et vous, vous se considère... sentiez mal quand vous l'avez pas. Non, je considère que c'est le respect à apporter à nos auditeurs. À nos Donc, vous pensez que je manque de respect pour ma part. Ah bon, pour ma part. Nicolas Barrett. Si vous pensez que le respect dans une cravate, je vous fais pas C'est de, de, de, de s'habiller correctement non, je lorsque les gens viennent nous voir. J'ai pas l'intention de, de critiquer, mais monsieur, renseignez-vous ce que la cravate signifie d'un point de vue freudien. Ah et oui, vous verrez oui, qu'il est pas sûr point de, point de vue freudien, ce soit... D'un point de vue vestimentaire, c'est euh, Aussi respectueux que vous le croyez. Ça, ça juste <rire> les boutons de la chemise. Non, non mais vous avez raison. C'est bien. En plus, moi, j'aime les cravates et j'en ai une très grosse collection. dont Donc, là, je n'ai plus l'emploi. Bon, allez, avançons sur le fond. Nicolas Barré. C'est le fond. Et que pensez-vous? La forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Que pensez-vous, Jean-Luc Mélenchon, euh, du report de l'annonce du plan euh, pauvreté Sachant, je précise, que le porte-parole du gouvernement, à ce micro, d'ailleurs, disait euh, les mesures prévues seront bien appliquées à la date prévue, c'est-à-dire au 1er janvier euh, prochain. Ça a beaucoup choqué. Et je comprends que ça l'est fait. Des fois, bon, euh, après tout, gouverner, on prévoit, on peut imaginer qu'il y ait des, des difficultés de calendrier. Mais ça a beaucoup choqué... Et j'en profite pour dire, euh, ne croyez pas les gens que parce qu'il fait beau, euh, les pauvres vont se la couler douce, euh, parce que c'est pas vrai. Et quand il fait chaud, et même très chaud, la vie est encore plus dure, c'est à peu près comme quand il fait froid, et très froid. Parce, parce que, que les gens sont confrontés ne serait-ce qu'au problème de l'accès à l'eau. Je vous demande d'y réfléchir. Imaginez-vous que vous dormez dans la rue. Où allez-vous vous désaltérer Où allez-vous vous laver Il n'y a rien pour ça, il n'y a plus de fontaine. Je prends cet exemple, il est microscopique, mais il est destiné à faire réfléchir tout le monde. La pauvreté n'est pas simplement une faiblesse de moyens, c'est une pauvreté, c'est quelque chose qui atteint tous les compartiments de votre vie, et d'abord votre propre dignité personnelle. C'est la raison pour laquelle j'invite ceux qui nous écoutent, et mes amis les insoumis qui ont déjà fait beaucoup, à faire cet été euh, en direction de ceux qui sont dans la rue, mais aussi les autres. Euh, ceux à qui sournoisement, on dit on ne vous coupe pas l'eau, hein, mais il vous coule trois petites gouttes euh, euh, par quart d'heure, et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, alors que la loi interdit qu'on coupe l'eau. Et hypocritement, euh, bien des compagnies euh, provoquent ce ralentissement de l'eau, et ainsi de suite. C'est un moment difficile quand vous n'avez aucun moyen, et que vous êtes en quelque sorte assigné à résidence, vous ne pouvez pas partir de là où vous êtes. Donc je pense que le gouvernement n'aurait pas dû faire comme ça. D'abord, puisqu'il en est à tout passer comme ça, à la renforce, Euh, dans les assemblées, il fallait mettre en route tout ça, sans tenir compte des effets d'annonce, parce que le foot, qui apparemment est un problème pour eux, eh bien, euh, les, les gens qui sont en situation de, de pauvreté, euh, je, je crois que ça suffira pas à leur faire oublier leur situation. Hein. Un mot, euh, un mot Jean-Luc Mélenchon, de des tensions qu'on a pu constater à Nantes, après la mort d'un homme de 22 ans, euh, tué par balle lors d'un contrôle de police Le policier a d'abord évoqué euh, la légitime défense, ensuite il a changé de version et, et parlé d'un tir accidentel. Quatre nuits de violence, ça s'est heureusement calmé cette nuit. Euh, que pensez-vous euh, de bah, cette situation C'est d'une exceptionnelle gravité mmh. euh, ce qui s'est passé. Euh, mmh. Non seulement le fait lui-même, euh, cet homme jeune et semble-t-il, d'après les témoignages qu'on a, qui est un homme tranquille, gentil, aimable avec il, euh, avec il est, son environnement il était et tout de même recherché par la justice. Mais, euh, non, mais ça justifie sa mort non, Absolument monsieur. pas, mais Alors vous, -vous. vous le qualifiez -vous. de gentil. Ah non, vous ne me -vous. dites pas de me taire Taisez-vous, il est mort. Vous non. vous êtes vivant et vous non. êtes là. Et vous, vous faites des apporte commentaires. J'apporte une précision. Je ne fais pas un commentaire et vous ne me dites pas si, de taire. Si si si. Vous ne me dites pas de motaire. Si. Ben d'accord, je vous dis pas de vous non. Me terre, je Non, certainement pas. D'accord. Ouais. Entendu. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Vous avez d'autres choses à dire non. Contre cet je, homme maintenant qui est mort. Ne dis rien cet non mais allez-y, allez-y allez votre réponse. Allez-y. Il est normal. que les dominants... On apporte de la précision. Ce n'est aucun mépris, c'est de la précision factuelle. Non non non, c'est pas de la précision. Continuez votre Le dernier agau que vous avez vu sur le sujet. Cet homme ne méritait pas de mourir. allez Cet homme ne méritait pas de mourir. Il y a un recours aux armes qui est beaucoup trop important. Il y a une augmentation de moitié du recours aux armes. C'est ça qu'il faut pointer. De et si c'est comme police. ça, il faut voir les enchaînements qui y conduisent. Pourquoi un homme jeune qui est un policier en vient attirer sur un autre homme jeune Parce qu'il a peur. Parce qu'il y a trop d'heures qui sont faites. Parce qu'il y a trop d'armes qui circulent. Et il y a trop de facilitation de l'idée de légitime défense. J'ai pas fini. Cet homme a gravement manqué à son devoir. Parce que quand on est dépositaire de l'autorité publique, de la légitime, de la, la violence légitime de l'État et qu'on est armé, on a un devoir particulier. On n'est pas dans un rodéo, on n'est pas dans un roman de cowboy. Assumer l'autorité de l'État, c'est en assumer toute la responsabilité. Premièrement, il a tiré. On va nous expliquer un tir archi qui arrive dans la nuque. Deuxièmement, il a menti. Et qui sont ceux qui ont menti avec lui et qui étaient là et qui ne l'ont pas dit Vous comprenez pourquoi après Vous avez des explosions de violences de gens qui sont outrés par une telle accumulation. C'est légitime Voilà, c'est ça qui -ce me, me met en colère après vous et j'ai peut-être tort. De, de le faire. Moi j'ai genre j'ai le pire. Je, je voudrais que vous entendiez, je voudrais que vous entendiez ça, l'exaspération mm -hmm. de gens qui ont l'impression qu'à chaque fois c'est moitié moitié, un peu pour l'un, un peu pour est l'autre. Oui, Est-ce est que cette violence est légitime Est-ce que cette violence, ces 4 nuits de violence avec euh, des centres médicaux, -ce que des bibliothèques, je vous demande si vous pensez que c'est légitime. Je pense que l'assassinat d'un jeune homme dans un contrôle d'identité est une violence qui n'est pas légitime. D'accord. Et ces violences-là, elles sont légitimes ou pas Qu'est-ce que ça veut dire légitime Quand que vous, vous pouvez les, plus vous exprimer, il y a des des des des, des des des des des des scènes de violence qui ex, qui expriment une exaspération, mm -hmm. qui est la première victime de cette exaspération, ceux-là même qui vivent euh, au milieu de de ces violences. Mais à cet instant je ne ferai pas du maintien de l'ordre idéologique et moral. Mmh. Je ne veux pas le faire. Mmh. Je ne veux pas dire, bon, un point partout, ceux qui ont brûlé une voiture, euh, c'est pas bien. Euh, ceux qui ont assassiné un jeune homme, c'est pas bien. Une, non. une bibliothèque, un centre médical Je ne vais pas vous dire que c'est bien de mettre le feu à une bibliothèque ou à un centre médical. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire vous, vous vous dites que c'est l'expression d'une colère. Mais que je euh... pense oh. que vous essayez de très précis sur ouais. la chose. Je pense que ceux qui mettent le feu... Euh, euh, Bon, veulent euh, arriver à des limites. Hein je le mmh. sais ça. Mmh. Je connais trop, j'ai eu 20 qu ans. Qu'est-ce qu que vous, vous dire, entendez par monsieur. là ben, Je veux dire que il n'est pas normal qu'on tue un jeune homme pour un contrôle d'identité, point final. Bon, vous ne souhaitez pas davantage vous euh, Mais non, parce que, que je pense comme tout le monde, mais Et... qu'est-ce que vous allez faire Vous ouais. allez demander à Jean-Luc Mélenchon de dire aux gens, « Ah là là, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. » Et puis pendant ce temps-là, bon, on ne parlera pas du fait qu'on en est à la énième personne Euh, qui est assassiné mmh. euh, par un tir d'abord accidentel, puis qui ne l'est pas. Et la violence et... contre les policiers, vous la, vous la connaissez aussi, la... c'est une réalité. Mais moi j'ai toujours condamné. Oui. Donc je ne suis pas gêné. Quand il y a eu euh, cette histoire affreuse d'une voiture qui a pris feu mm -hmm. euh, sur le, à Paris, là sur le, le euh, je sais plus, le quai, de quai, le quai Valmy, ou une chose comme ça, bon, j'ai dit tout de suite, mais je suis absolument en désaccord complet, avec, avec ce genre de façon de faire, c'est une honte, ça s'appelle mm -hmm. un assassinat, mm -hmm. jeter euh, sur des policiers dans une voiture, bon, mm -hmm. et, et moi je suis contre la violence. Je suis donc contre toutes les violences, mais je ne veux pas qu'on m'utilise pour faire okay. le chien de garde. Je ne le ferai pas, voilà. Et je veux qu'à cet instant, on entende mon indignation, parce que le point de départ, c'est une population qui est maltraitée, et qui ensuite se trouve confrontée à des forces de l'ordre exténuées, trop armées, Et qui, évidemment, en vient à des gestes qu'ensuite toute la profession déplore. Mais il n'y a pas de... un policier dans ce pays qui dit ah, « Ah, quelle bonne affaire On a expédié un type dans un contrôle d'identité, il n'y en a pas un qui dit ça. » On va conclure cette partie, oui. toujours sur les forces de l'ordre, parce que vous avez vu ce qui s'est passé aussi en Seine-et-Marne. Un couple de policiers agressés par des voyous, mmh. devant leur fille de trois ans. La question que je vous pose est la suivante. On dit qu'il faut augmenter le nombre de fonctionnaires de police face à la menace terroriste, face à la délinquance. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des candidats pour devenir policiers aujourd'hui, lorsque nos policiers deviennent des cibles Mais, monsieur, je ne comprends pas votre question. Il y a toujours eu des gens qui avaient envie d'être policiers, d'autres qui avaient envie d'être instituteurs, d'autres... Euh, il y aura. Le, Le fait qu que, que nos policiers plus plus deviennent de des cibles, est-ce que quelle vous... Quelle est sa finalité De vous la... dire quoi Il n'y a, a, a pas de finalité, je veux si savoir. Vous savoir ce, que, si ce finalité. que vous pensez d'une situation où la les policiers sont plus pour cibles. Pour dire que c'est tel barbare que même on n'a même plus envie d'aller travailler avec eux. Il n'y a aucune finalité. Ce n'est pas vrai, il bon. euh, y a toujours eu euh, des voyous, vous n'avez pas l'air de le savoir, il vous suffit de lire l'ample littérature sur le XXe et le XIXe siècle, mm. et vous saurez qu'il y a eu des situations pires encore que celles que l'on voit euh, aujourd'hui, tout au long de l'histoire. Et après, mm. l'orientation des uns et des autres varie devant cette situation. Moi, je continue à considérer que quand les gens vivent moins malheureux, ils sont moins méchants. Voilà, et puis il y en a d'autres qui pensent, que comme c'est une vermine insupportable, il n'y a qu'une chose à leur faire, c'est leur taper dessus. Voilà. Restez à l'écoute, dans un instant, euh, la suite de cette interview passionnante. C'est le grand rendez-vous, Jean-Luc Mélenchon. Le grand rendez-vous.